L'animal était proche. L'homme se roula dans la merde afin de dissimuler son odeur. L'homme chasse à l'arc. Il prend une flèche, l'encoche, vise l'animal et bloque. Une seule suffit pour abattre le terrible castor. Il avait enfin sa pitance. Le valeureux trappeur. La chance.